Grandet regarda sa fille sans trouver un mot à dire. Il était un peu père, lui. Après avoir fait un ou deux tours dans la salle, il monta promptement à son cabinet pour y méditer un placement dans les fonds publics. Ses deux mille arpents de forêt coupés à blanc lui avaient donné six cent mille francs. En joignant à cette somme l'argent de ses peupliers, Ses revenus de l'année dernière et de l'année courante, outre les cent mille francs du marché qu'il venait de conclure, il pouvait faire une masse de cent mille francs. Les 20 à gagner en peu de temps sur les rentes, qui étaient à 70 francs, le tentaient. Il chiffra sa spéculation sur le journal où la mort de son frère était annoncée en entendant, sans les écouter, les gémissements de son neveu. Nanon vint cogner au mur pour inviter son maître à descendre, le dîner était servi. Sous la voûte et à la dernière marche de l'escalier, Grandet disait en lui-même « Puisque je toucherai mes intérêts à huit, je ferai cette affaire. En deux ans, j'aurai quinze cent mille francs que je retirerai de Paris en bonheur. »« Eh bien, où donc est mon neveu ?»« Il dit qu'il ne veut pas manger, répondit Nanon. »« Ce n'est pas sain. Autant d'économiser. » lui répondit son maître. « Dame, oui » dit-elle. « Bah il ne pleurera pas toujours. La faim chasse le loup hors du bois. » Le dîner fut étrangement silencieux. « Mon bon ami, » dit Madame Grandet lorsque la nappe fut ôtée, « il faut que nous prenions le deuil. »« En vérité, Madame Grandet, vous ne savez quoi vous inventer pour dépenser de l'argent ?» « Le deuil est dans le cœur et non dans les habits. »« Mais le deuil d'un frère est indispensable et l'Église nous ordonne de « Achetez votre deuil sur vos silouis, vous me donnerez un crêpe, cela me suffira. » Eugénie leva les yeux au ciel sans maudire. Pour la première fois dans sa vie, ses généreux, penchants, endormis, comprimés mais subitement éveillés, étaient à tout moment froissés. Cette soirée fut semblable en apparence à mille soirées de leur existence monotone, mais ce fut certes la plus horrible. Eugénie travailla sans lever la tête et ne se servit point du nécessaire que Charles avait dédaigné la veille. Madame Grandet tricota ses manches. Grandet tourna ses pouces pendant quatre heures, abîmée dans des calculs dont les résultats devaient le lendemain étonner sous mur. Personne ne vint ce jour-là visiter la famille. En ce moment La ville entière retentissait du tour de force de Grandet, de la faillite de son frère et de l'arrivée de son neveu. Pour obéir au besoin de bavarder sur leurs intérêts communs, tous les propriétaires des vignobles des hautes et moyennes sociétés de Saumur étaient chez M. Desgrassins, où se fulminèrent de terribles imprécations contre l'ancien maire. Nanon filait, et le bruit de son rouet fut la seule voix qui se fit entendre sur les planchers grisâtres de la salle. « Nous n'usons point nos langues, » dit-elle en montrant ses dents blanches et grosses comme des amandes pelées. « Ne faut rien user, » répondit Grandet en se réveillant de ses méditations. Il se voyait en perspective huit millions dans trois ans, et il voguait sur cette longue nappe d'or. Nous « Couchons-nous, ou dire bonsoir à mon neveu pour tout le monde, et voir s'il veut prendre quelque chose. » Mme Grandet resta sur le palier du premier étage pour entendre la conversation qui allait avoir lieu entre Charles et le bonhomme. Eugénie, plus hardie que sa mère, monta de marche. « Eh bien, mon neveu, vous avez du chagrin. Mais oui, pleurer, c'est naturel. Un père est un père. Mais il faut prendre notre mal en patience. Je m'occupe de vous pendant que vous pleurez. Je suis un bon parent, voyez-vous. Allons, du courage. » Voulez-vous boire un petit verre de vin Le vin ne coûte rien, Soumur. On y offre du vin, comme dans les Indes, une tasse de thé. Mais, dit Grandet en continuant, vous êtes sans lumière. Mauvais, mauvais, faut voir clair à ce que l'on fait. Grandet marcha vers la cheminée. Tiens, s'écria-t-il, voilà de la bougie. Où diable a-t-on pêché de la bougie Les garces démoliraient le plancher de ma maison pour cuire des œufs à ce garçon-là. En entendant ces mots, la mère et la fille rentrèrent dans leur chambre et se fourrèrent dans leur lit avec la célérité de souris effrayées qui rentrent dans leur trou. — Madame Grandet, vous avez donc un trésor dit l'homme en entrant dans la chambre de sa femme. — Mon ami, je fais mes prières, attendez, répondit d'une voix altérée la pauvre mère. — Que le diable emporte ton bon Dieu répliqua Grandet en grommelant. Les avares ne croient pas à une vie à venir. Le présent est tout pour eux. Cette réflexion jette une horrible clarté sur l'époque actuelle où, plus qu'en aucun autre temps, l'argent domine les lois, la politique et les mœurs. Institutions, livres, hommes et doctrines, tout conspire à miner la croyance d'une vie future sur laquelle l'édifice social est appuyé depuis dix-huit cents ans. Maintenant, le cercueil est une transition peu redoutée.